souhaite une excellente soirée comme chaque jeudi soir. C'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que l'on retrouve Ice jusqu'à 23h. We've got the music. You've got the style. This is Galaxy. Un maximum d'adrénaline et un maximum de frissons. Inertie. L'émission 100% techno de DJ Ice. Inertie. Au platine, sur le 95.3 DJ Ice.